Lasseng-4-Hobeljarin Michell Sardu J'ai passé huit jours à El Paso Sans apercevoir un cheval Ils sont loin les rodejos Des cowboys du corral Pas très loin les rives du Rio Bravo J'ai pleuré tout seul dans ma tête Ils sont loin les vieux chariots et bien morts pas de J'ai fait les torrents du Colorado Sur un radeau pneumatique Pas un seul joueur de banjo Pas un frisson dans le dos Un circuit touristique On t'a déguisé à Climatisée comme une limousine Texas, petite frais, pleurée Clémentine J'ai passé huit jours à bâton rouge Au pays de l'Eldorado Où soldats bleus et peaux Se sont brisés les eaux ce qui venait moi sur la bourbon le fort à l'amour, une poignée d'hommes magiques qui ont pris leur dernière cuite dans ce kiosque à journaux. Bonjour d'harmonica, Une trompette à Saint-Louis, Une rythmique à des trois pour chanter avec moi. 65 Je me souviens d'une chanson et de deux anneaux d'or que nous portons encore et d'un petit garçon 1965 je ne me souviens pas bien qui de nous te partait et la mort de mon chien? plus tard on apprenait un soir qu'un ch était brisé qu'il n'avait pas plié, qu'il entrait dans l'histoire. 1900 juste après je me souviens très bien la couleur des volets, les parfums du jardin. 70. Je me souviens d'avril Une femme aux yeux clairs Un voyage aux enfants 65, Je me souviens d'une chanson Et de deux anneaux d'or que nous portons encore et d'un petit garçon. te bouscule tu ne te réveilles pas comme d'habitude sur toi je remonte le drap j'ai peur que tu es froid comme d'habitude ma main caresse tes cheveux presque malgré moi Comme d'habitude Mais toi Tu me tournes le dos Comme d'habitude Alors Je m'habille très vite Je sors de la chambre Comme d'habitude Tout seul Je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, Comme d'habitude, j'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude de comme d'habitude toute la journée je vais jouer à faire semblant Puis, le jour s'en ira Moi, je reviendrai Comme d'habitude Toi, tu seras sorti Et pas encore rentré Comme d'habitude Tout seul, j'irai me coucher Dans ce grand lit Comme d'habitude. Mais là, je les cacherai comme d'habitude. Comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude Tu te coucheras Comme d'habitude On s'embrassera Comme d'habitude Quand j'étais petit garçon Je repassais mes leçons En chantant Et bien des années plus tard Je chassais mes idées noires En chantant C'est beaucoup moins inquiétant De parler du mauvais temps En chantant Et c'est tellement plus mignon De se faire traiter de con En chanson La vie, c'est plus marrant C'est moins désespérant En chantant La première fille de ma vie Dans la rue, je l'ai suivie En chantant Quand elle s'est déshabillée J'ai joué le vieil habitué En chantant J'étais si content de moi Que j'ai fait l'amour dix fois En chantant Mais je ne peux pas m'expliquer Qu'au matin elle m'est quitté En chantant L'amour c'est plus marrant C'est moins désespérant En chantant Tous les hommes vont en galère à la pêche ou à la guerre En chantant La fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi En chantant On ne parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha Qu'en chantant Quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution En chanson Le monde est plus marrant, c'est moins désespérant En chantant, puisqu'il faut mourir enfin Que ce soit côté jardins En chantant, si ma femme a de la peine Que mes enfants la soutiennent En chantant, quand j'irai revoir mon père Qui m'attend les bras ouverts Mon chantant J'aimerais que sur la terre tous mes bons copains mentent En chantant L'amour c'est plus marrant c'est moi désespoir en chantant Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons En chantant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 Y'en qui disent que les Français vivent d'amour et de vin frais Et que toutes les filles d'ici habitent au casino de Paris et en a qui pensent que le champagne sort des gargouilles de Notre-Dame Et qu'entre deux Alcacels-Airs on se balade la culotte en l'air à les entendre C'est en France, et la France c'est pas tout ce qu'on dit Si les français se plaignent parfois, c'est pas de la gueule de bois C'est en France qu'il y a Paris Mais la France c'est aussi un pays Où il y' a quand même pas 50 millions d'abrutis Y'en a qui pensent que notre musique balance comme une bière de Munich Que toutes nos danseuses ont la classe mais swing à côté de leurs godasses Y'en a qui disent qu'il y a sûrement deux, trois cafés par habitant Que nos rythmiques sont des fanfares, nos succès des chansons à boire, à les entendre On croirait bien qu'en France il n'y a pas de musiciens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 Y en a qui pensent et c'est certain que les Français se défendent bien Toutes les femmes sont là pour le dire, on les fait mourir de plaisir à les entendre On croirait bien qu'il a que les Français qui font ça bien C'est pourquoi j'habite en France et la France c'est beaucoup mieux que ce qu'on dit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 La maladie d'amour Dans le cœur des enfants De 7 à 77 ans Elle chante, elle chante La rivière insolente Qui unit dans son lit Les cheveux blonds, les cheveux bris Elle fait chanter les hommes Et s'agrandir au monde Elle fait parfois souffrir Tout le long d'une vie Elle fait pleurer les femmes Elle fait crier dans l'ombre Mais le plus douloureux C'est quand on en guérit Elle court, elle court La maladie d'amour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 Par le charme innocent D'un professeur d'anglais Elle fout droit dans la rue C'est inconnu qui passe Et qui n'oubliera plus Ce parfum qui volait Elle court, elle court La marie d'amour Dans le cœur 77 ans des sur son chapeau, la vieille, elle se fait croire que c'est l'été, au soleil on s'en rassurait, il paraît que la dame à la faux, c'est l'hiver qu'elle fait son boulot. C'est pas qu'elle tienne tant à la vie Mais les vieilles, ça démanie Ça aime son fauteuil et son lit Même si le monde s'arrête ici Elle a la tête comme un placard, la vieille Et des souvenirs bien rangés Comme ses draps, ses têtes oreillées Son tout premier carnet de balles Du temps où la c'était mal Un petit morceau de voile blanc Du temps où l'on se mariait enfant De son feu héros, une croix de guerre De l'avant-dernière, dernière guerre Elle a des stris sur son chapeau La vieille Elle se fait croire que c'est l'été Elle ne fait plus partie du temps Elle a cent ans, elle a mille ans Elle est pliée, elle est froissée Comme un journal du temps passé Elle a sa famille en photo la vie sur le buffet ils sont en rang et ça sourit de toutes ses dents il y a les petits enfants des enfants et les enfants des petits enfants il y a ceux qui viendront bien des fois mais qui n'ont pas d'auto pour ça ceux qui n'ont pas le temps qu'habitent pas là y a les autres qui n'y pensent pas Elle a des cerises sur son chapeau, la vieille Elle veut se faire croire que c'est l'été Elle a des cerises sur son chapeau, la vieille Elle se fait croire que c'est l'été Quand je pense à la vieille anglaise Qu'on appelait le Queen Mary Échouée si loin de ses falaises Sur un quai de Californie Quand je pense à la vieille anglaise J'en vis les épares englouties Longs courriers qui cherchait un rêve Et n'ont pas revu leur pays Ne m'appelez plus jamais France La France, elle m'a laissé tomber Ne m'appelez plus jamais France ma dernière volonté J'étais un bateau gigantesque Capable de croiser mille ans J'étais un géant J'étais presque, presque aussi fort que l'océan J'étais un bateau gigantesque J'emportais des milliers d'amants J'étais la France, qu'est-ce qu'il en reste Un mort pour des corps morants Ne m'appelais plus jamais France La France, elle m'a laissé tomber Ne m'appelez plus jamais France C'est ma dernière volonté Quand je pense à la vieille anglaise Qu'on appelait le Queen Mary Je ne voudrais pas finir comme elle Sur un quai de Californie. que le plus grand avis La France, elle m'a laissé tomber Ne m'a pleuré pas... Monsieur le président de France Je vous écris du Michigan Pour vous dire qu'à côté d'Avranches mon père est mort Il y a 20 ans mon père est mort Il y a 20 ans Je n'étais alors qu'un enfant était fier de raconter qu'il était mort en combattant qu'il était mort à vos côtés Monsieur le président de France je vous écris du Michigan au nom d'un homme qui pour avance, Qu'un océan a traversé, qu'un océan n'a traversé, qu'un océan. dit à ceux qui ont oublié, à ceux qui brûlent mon drapeau, d'en souvenir de ces années, ce sont les derniers. Monsieur le président de France je vous écris du michigan pour vous dire que tout près d'avance une croix blanche porte mon nom rappelez le de temps en temps more. Si l'amour, c'était une prière Je prierais Dieu jusqu'en enfer Si l'amour, c'était de la folie Alors j'aurais perdu l'esprit fou à m'enfermer, à m'enchaîner À m'emprisonner pour la vie L'amour c'est l'amour Alors seulement fais-moi l'amour Fais-moi l'amour jusqu'à la mort Avec ton cœur, avec ton corps Je t'en supplie fais-moi l'amour Jusqu'au dernier jour Tendre encore plus fort Aussi longtemps qu'on puisse aimer Deux amants dans l'éternité Puisque l'amour, c'est l'amour Alors seulement fais-moi l'amour L'amour c'était tout simplement Désirer te faire un enfant J'aimerais qu'il soit pareil à toi Pareil à moi de temps en temps Mais si l'amour c'était comme à Alors je serais mercenaire tirez au combat ու կլսում էիք